Une rose à sa guitare peuplée d'accords bizarres Le blanc d'un rayon de lune Jouant sur sa peau brune. Un arlequin de Tolède Passe dans la nuit tiède Il chante la cérébrale amants de Grenade Hier c'était le printemps Dans l'Estramadur Hier il avait 20 ans Mais cela ne dure Que le temps de l'instant Car la vie est dure Là, Pour les jeunes amants Qui veulent croire en oh, serre di torre, truve la corvisor, eco de, de mondo lino, il remoa colombina, vibronta la serenade, d'ampero de grenade. guerreccele frentando le tramadir. Il a mais cela ne dure. Quel est ton sermon, je te le jure. Avec cette leçon, il a fait une chanson. du monde qui chante la sérénade des amants de grenade hier c'était le printemps dans l'estramadure. hier il avait 20 ans mais cela ne dure que le temps d'un instant pour une âme dure